Activité 6D x Un, D. Une cathédrale, deux, une église, Trois, une rue, quatre, une adresse, Cinq, une mairie. Six, une école, Sept, une ville, huit, une université.